Unité 9. Leçon 3. Exercice 1. Répondez avec l'impératif et le pronom « en » comme dans l'exemple. Écoutez pour vérifier. A. Je peux faire du surf. Fais-en. N'en fais pas. B. Je peux boire de l'alcool. Bois-en. N'en bois pas. C. Je peux prendre des frites. Prends-en N'en prends pas. D. Je peux manger de la confiture. Manges-en N'en mange pas. E. Euh. Je peux mettre mes baskets. Mets-les Ne les mets pas.